Père je suis jardinier de Catherine de Médicis. puis son et père. Vous parlez fidélité Eh bien, chez GamVert, la carte de fidélité donne droit le samedi 18 juin à moins 15% sur tout le magasin. Oui, moins 15%. Gamme Vert, le goût du jardin. Hors motoculture, conditions et magasins participants sur gamver.fr. Top Je suis un ustensile de cuisine composé d'une plaque en fonte émaillée qui chauffe à 350 degrés. Je préserve le goût des aliments et leur donne une saveur inimitable. Je suis, je suis... Une plancha C'est pas ça Une plancha Eno Oui, oui, oui, une plancha Eno Eno, la plancha de qualité. Origine France garantie. Toute la gamme sur plancha-eno.com Alors, la table, c'est bon. La déco, nickel. Le gratin, ça cuit. Eh ben, parfait. Il manque plus que les invités. Ah ouais, c'est tes amis qui mangent debout qui viennent. Nya gna, -gna <rire> mes amis qui mangent debout. Non, mais j'ai que 4 chaises, alors... Euh... Eh ben, t'as peut-être pas assez de chaises, mais t'as pas mal de voisins, non Euh, je vois pas le rapport, là.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 Carrefour à vos côtés avec les bleus. Dis Claire, pour la fête des pères, je pensais offrir une tablette à papa. T'en penses quoi Ah bah tu pouvais pas mieux tomber. Jusqu'à demain chez Carrefour, il y a 20% d'économies sur la carte Carrefour sur les tablettes Samsung. Excellent, bah je dois être connecté aux économies sans même le savoir. Bah vivement la fête des sœurs alors. Sérieux Mais c'est quand la fête des sœurs C'est quand tu veux. Ah. Jusqu'à demain dans vos hypermarchés Carrefour pour la fête des pères, profitez de 20% d'économies sur la carte Carrefour sur les tablettes Samsung. Valable sur les tablettes Samsung présentes en magasin. Modalité sur carrefour.fr. Carrefour. Monsieur l'étonné flâne dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelle bouteille ou en ours en pluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment Allez sur ecoemballage.fr Bonjour, c'est Stéphane Plaza. Vous manquez de lumière et d'espace La solution, c'est une véranda rideau. Une pièce en plus qui vous ressemble. Conçue avec qualité pour répondre à toutes vos envies et à tous vos besoins. Et en ce moment, Stéphane, véranda rideau, le leader de la véranda en France, offre 150 euros tous les 1000 euros d'achat. Modalité en espace conseil et sur véranda Allez hop hop hop, touche chez véranda rideau. RTL Matin. Laissez-vous tenter. Avec Yves Kelvin. Le masque de théâtre qui ressemble à Jacques Chirac et qui est exposé au Cameroun-Ly, est-il chinois ou japonais Jean-Jacques Ayagon. Il est japonais. Il est japonais, voilà. Si vous avez correctement répondu à cette question, vous avez gagné des places pour aller découvrir le musée prochainement, nous l'espérons tous, rebaptisé Jacques Chirac. Merci Jean-Jacques Ayagon d'être passé ce moment avec nous. On est heureux d'évoquer la grande passion de Jacques Chirac et ce musée si intéressant en compagnie de Monique Younes et de Bernard Lehu. Je vous précise que lundi nous aurons rendez-vous avec Christophe Barratier, le réalisateur du film Outsider qui est consacré bien entendu à la affaire Kerviel, ce sera euh, là aussi tout à fait intéressant. Passez un très bon week-end et maintenant on fait coucou à Julien. L'avez-vous vu le film Pas encore. Eh bien moi je l'ai vu hier soir. Ça vous a plu C'est pas mal du tout. Bon. Mais je n'en dirai pas plus. On a l'air mystérieux. <rire> Pour oui. ne pas griller votre émission de lundi. Oh vous êtes formidable. Voilà. Bon, bon moi je peux pas griller la vôtre. Hein. Pourquoi vous ne pouvez pas griller la mienne Mais parce que je n'en connais pas le contenu aujourd'hui. Mais vous avez déjà pris 30 secondes dessus, elle est déjà morte, mon oh émission. Oh Arrêtez de vous plaindre Je ne me plains pas, je suis tellement heureux. Une 30 secondes avec vous vaut mieux qu'une que, qu heure seule avec moi, on le sait bien. Non, non, il y a plein de choses ce matin, vous allez le voir. Super Allez, bonne journée, Chouette bon week-end surtout à toute l'équipe À lundi matin À lundi Ciao, ciao Nous sommes en direct, 9h30, mesdames et messieurs, voici donc l'émission qui règle vos problèmes et négocie pour vous en direct Oh, oh, le amen d'Hervé Pouchol, il fait pitié. On est un peu seul, c'est On va laisser tomber, bien sûr. mais Comme toujours dans votre vie, c'est un peu <rire> l'histoire de votre vie d'être un peu seul. Alors, tiens, prenons tout de suite en ligne la sœur de Benjamin. Elle s'appelle Déborah. Vous ne saviez pas que c'était la sœur de Benjamin Non. Eh bien, je vous la prends. Déborah, bonjour. Bonjour Julien. Quand même incroyable. Bonjour. Sur ma fiche, on met, nous prenons au téléphone la sœur de Benjamin. Il suffisait de dire Déborah et ça allait plus vite. Déborah, voilà ce que vous nous avez laissé comme message. Mon frère est paysagiste et il a acheté un camion indispensable pour son métier le 4 mai dernier. Celui-ci est tombé en panne après 80 km. Depuis, le vendeur s'est engagé finalement à faire des réparations dans les plus brefs délais. Mais on n'a aucune nouvelle depuis des semaines. Pendant ce Mon frère de transporter tout son matériel dans une petite voiture. Alors évidemment, elle parle pour son frère. Je précise que le deuxième cas, ça sera un duplex au cœur de la capitale. Mais pour régler ses problèmes et comme il est question de voiture, évidemment, la Dream Team est là. Il y a le Lord des PV, des radars, de la voiture à la vocation de son nom. Les gens enlèvent leur chapeau. C'est bien sûr Maître de Comont. Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. Nouvelle star de Twitter, il y a Maître Felono. <rire> bonjour à tous. Et il y a Hervé Pouchol, le négociateur. Bonjour à tous. Vous êtes sur RTL. We're yeah. the Vous écoutez l'émission la plus écoutée de France, grâce à Bruno Guillon qui a demandé aux auditeurs de nous écouter. Donc on lui dit merci, parce que quand Bruno Guillon dit quelque chose, vous savez, les gens le font. Et alors nous, on n'a pas perdu un seul auditeur, on fait qu'en gagner, donc je suppose que c'est grâce à lui, donc ah, je tenais à le remercier. Merci. Nous allons... quelle couillonnade cette histoire, franchement, peu importe. Bonjour Déborah, donc vous êtes sur l'antenne d'RTL, nous sommes ravis. Votre frère Benjamin, paysagiste, recherche un véhicule d'occasion pour transporter son matériel. Et il trouve le camion de ses rêves via une petite annonce sur Internet et contacte le garage. Le 6 mai, votre frère règle la somme de 5490 euros par virement et fait 500 km pour récupérer le véhicule. Mais sur la route de retour, après seulement 80 km, que se passe-t-il Déborah. Oui, bonjour euh, Julien, bonjour l'équipe. Attendez Déborah, ne me dites pas que vous en êtes resté au bonjour, car il s'est passé plein de choses depuis. <rire> oui, je vous ai dit bonjour vrai, tout à l'heure. Oui. Euh, oui, alors euh, oui, on n'a pas de nouvelles du... Euh... Donc vous n'avez rien écouté, effectivement, à ce que je viens de vous dire, puisque je viens oui, de vous poser une question oui. précise. Ah, si, en plus, elle me prend pour un crétin. Alors vous voulez qu'on résume la situation On va la résumer. Non, je non, suis non. en train de vous dire, je vous ai dit déjà bonjour il y a à peu près 4 minutes. Bon, Jusque là, tout va bien. Je raconte l'histoire et je vous dis, qu'est-ce qui se passe au bout de... 80 km et là vous me répondez oui bonjour Julien donc on n'a pas de nouvelles du garagiste et vous me dites que vous étiez en train de m'écouter Déborah et vous voulez que je continue à faire confiance aux femmes à partir de maintenant <rire> Ça veut rien dire alors bah Déborah il fait 80 km et qu'est ce qui se passe au bout de 80 km voilà en fait au bout de 90 km il y a la courroie qui a, qui a lâché sur l'autoroute waouh Ça c'est grave, oui. maître de Comont si c'est la courroie à laquelle je pense, oui effectivement, parce que ça rend le moteur inutilisable. Non, la couloir, la, la la la courroie à laquelle vous vous pensez, c'est fini ça. ça on n'a plus le droit de voir ça à la télé. Vous le savez maintenant. Oh, zut Après minuit. Le véhicule donc est remorqué dans le garage le plus proche. Et là, voilà. votre frère est obligé de prendre un taxi pour aller louer une voiture et rentrer chez lui. Et il réclame donc l'annulation de la vente dès le lendemain. Alors est-ce qu'il a le droit, maître de Comont c'est la première question avant d'appeler puisque là nous allons appeler le, le vendeur. Est-ce qu'on peut Parce qu'on estime que tout de suite, il y a une panne très grave, dire « je veux plus de cette voiture ». Vous avez tout à fait raison, Julien, c'est justement ce qui compte dans cette affaire. C'est que lorsque le véhicule est immédiatement impropre à l'usage pour lequel on l'a acheté, c'est-à-dire qu'en fait, il roule pas, il tombe en panne, là, effectivement, on est dans un cas où les tribunaux acceptent d'annuler complètement la vente. Alors, nous allons donc tenter ceci. Vous allez, Il l'a contacté. Que dit aujourd'hui le garage Euh, le garage, il est en attente euh, en fait de savoir s'il doit réparer le camion, en attendant, il est en gardiennage. Bien, maître Felono. Oui, moi je suis parfaitement euh, outré par, ce, par cette histoire parce que c'est encore une vente avec une petite annonce sur Internet. C'est encore un professionnel, Julien, qui euh, passe cette annonce et qui se permet de mettre la mention suivante parfait état de fonctionnement, première main, ancien véhicule de la ville, donc entretenu. Il n'est même Ça pas est fichu. Sur blanc. Oui, là, il, est, il, oh, il oh, ne oh, peut oh, même pas faire 90 km C'est du Alors, pain Alors oui, effectivement, demander l'annulation, c'est euh, tout à fait légitime. Je demande que l'on appelle, s'il vous plaît. Tout de suite, maintenant, le garage pour euh, déjà avoir sa version des faits et de négocier avec lui, car effectivement, si on vous met sur une annonce, ce camion a été utilisé par la mairie, il est neuf, il va bien, il est parfait que vous tombez en panne avec une courroie qui pète au bout de Pardon 80 km. l'eau je suis bien chez Gem Auto 63 Oui C'est Julien Courbet, monsieur, nous sommes en direct sur la radio RTL. Monsieur, je suis... navré de vous déranger, hein, rien de, de grave, rassurez-vous. Je suis avec Déborah Russalène, qui est la sœur de Benjamin, qui vous a acheté, euh, je crois... Qu'est-ce que c'était comme véhicule, déjà Déjà, je ne peux, peux pas répondre, je suis en train de conduire, donc, tu... Ah Alors, est-ce qu'on peut s'appeler un petit peu plus tard Parce que vous savez qu'apparemment, au bout de 80 km, la courroie, euh, la courroie a pété du, du, du véhicule qu'il a acheté. Et ils sont bien embêtés. Vous voyez de qui il s'agit Oh oui, mais je vois très bien, mais je leur ai envoyé un courrier, ils ont reçu un courrier, etc. Donc, euh... Vous avez reçu ouais. un courrier apparemment, Déborah Oui, j'ai reçu le courrier qui euh, disait qu'il voulait prendre en charge les réparations le D'accord. Et euh, nous, on a renvoyé un courrier il y a deux semaines pour euh, qu'il nous fasse les réparations. Non, qu'il passe la contre-visite parce que la contre-visite n'a pas été passée. Et qui nous rapatrie le véhicule. Maître Felonot. Oui, effectivement. Quand euh, Débo, euh, enfin, le frère de Déborah a demandé l'annulation la de la vente, le garagiste lui a dit écoutez, ben non, moi, euh, laissez-moi une chance de le réparer, je prends tout à ma charge. Et il lui a écrit. Et, et en fait, c'était au mois de mai, et évidemment, il ne, enfin, ne s'est malheureusement rien passé. En attendant, le garagiste, lui, facture des frais de gardiennage. Euh, il va falloir lui ramener la véhicule, parce que la vente s'est faite à quelqu'un à, à, à 500 km, donc il y a des frais, il n'y a pas que les réparations. On attend de voir la position de ce monsieur. Voilà monsieur, est-ce qu'on peut prendre 30 secondes peut-être pour pour essayer d'arranger les choses. Dites-moi. Je... Ben, ben voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez très exactement ce qu'elle veut c'est que vous preniez en charge les réparations mais ça vous l'avez proposé mais qu'apparemment maintenant vous le fassiez tout de suite quoi parce qu'elle a besoin de ce véhicule Non, mais attendez, c'est Honnêtement, c'est pas de leur part, parce que j'ai appelé, j'ai dit que je prenais en charge les réparations. Que en plus, je prenais en charge de les frais pour venir récupérer le véhicule ou même ramener le véhicule. Oui. Mademoiselle a, a pas voulu, de, elle m'a dit non. J'ai appelé le garage, le garage j'aurais dit de lancer les réparations. Oui. Le garage m'a dit je comprends pas. Le client m'a appelé, m'a dit de stopper les réparations. Donc c'est tout de son côté, c'est pas de mon Alors côté. Alors ça, moi, monsieur, vous faites bien de me le dire, parce que voyez, c'est pour ça que je vous appelle pour éviter de dire des bêtises. Est-ce que vous avez fait tout stopper, Déborah, s'il vous plaît Alors la protection juridique m'a conseillé de... Pour Donc, euh, faire une attendez, de attendez, bah, monsieur, laissez, je, je, vais, je vais vous donner raison certainement, monsieur, ne vous inquiétez pas, je vous assure, je suis le plus objectif possible. Qu'est-ce que vous a dit la protection juridique, Déborah Ils m'ont dit de sauver les réparations, Ah bah, alors, les réparations... Pour, Déborah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Déborah Si ce monsieur, effectivement, veut tout faire pour réparer... Et que vous lui dites ne le faites pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Déborah Je ne comprends pas bien. Maître de cour. Précision. J'ai cru entendre Déborah dire que si sa protection juridique a dit d'arrêter les réparations, c'est uniquement pour que, avant que l'irréparable, en tout cas la réparation soit terminée, oui. un expert de la protection juridique puisse venir, j'allais dire, arrêter les ah. compteurs et voir l'état du oui. véhicule. C'est ça, avant Déborah. De faire pardon. Oui, ok. Alors, ça, ça, oui. alors ils vont donc ils vont l'envoyer cet expert ben, Je ne sais pas. Du coup, la protection juridique m'a dit de faire un arrangement à l'amiable, Donc, j deva... Mais Donc, ça veut rien dire conjure. du tout, ça ouais, enfin, Je comprends pas, la protection juridique vous dit, arrangez-vous avec lui, mais il faut pas qu'il fasse ses réparations, mais il faut que vous trouviez un, un, un arrangement. Donc moi, j'ai envie de dire que nous, ce matin, il y a deux solutions. Soit vous prenez la voie de la protection juridique et vous faites ce que dit la protection juridique, soit on se dit ce matin qu'on laisse faire ce monsieur qui est a, qui a plein de bonne volonté pour, pour réparer ça. Oui, Donc... oui, je veux la réparation du camion voilà. et qu'il rapatrie le véhicule. Bon, est-ce que vous pouvez le faire, ça, monsieur Oui, mais moi, le, le garagiste, en fait, avait déjà tout commandé les pièces. Moi, le garagiste, il attendait, et quand je l'ai appelé, il m'a dit, c'est bon, j'ai reçu les pièces, je vais lancer la réparation, le je l'appelle au bout de deux jours, et il me dit, je comprends pas, la, la cliente... Non, non, appelé, mais monsieur, là, ça, ça j'ai compris, fait, mais c'est vous c'est vous qui avez raison oui. dans l'histoire, monsieur. Ne et vous ben, inquiétez pas, est-ce qu'on est, est, qu est d'accord pour le, le relancer la machine maintenant Oui, mais euh, il suffit qu'elle appelle juste le garage et qu'elle qu leur dise de lancer la réparation, c'est elle la propriétaire, le garage, même si je le relance... Mais qui va payer dit, la réparation Le garagiste m'a dit c'est pas vous de vous dire D'accord, euh... monsieur, j'ai compris ça mais qui va payer la réparation Mais c'est moi, mais j'ai déjà envoyé bon. le chèque au garage. Bon, alors vous déjà... savez quoi On va appeler le, le fameux garage et on va régler ce problème. Et ça nous permettra, Déborah, je, je ne vous en veux pas, parce que quand on est un peu perdu, mais de clarifier un petit peu les choses entre les rapports qui existent entre un client et un professionnel, parce que si on écoute tous les sons de cloche, au bout d'un moment, on ne fait plus rien, et les situations bloquent. Donc on va se retrouver dans une seconde. On appelle l'autre garage et on va faire en sorte que le frère de Déborah ait sa voiture. On enchaînera ensuite par un deuxième cas, c'est celui de Cécile. Écoutez bien ce que va nous dire Cécile. J'ai acheté deux canapés électriques d'une grande marque. J'ai payé 3394 euros. Tour à tour, les moteurs des canapés sont tombés en panne. Depuis, le vendeur ne fait pas grand-chose et je me retrouve avec deux canapés défectueux. Et dans une seconde, je vous fais gagner des vacances gratos grâce à RTL. Vous entendez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 Non, belle maman, je ne peux pas venir ce week-end. Mes pneus sont usés. Ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo. Pardon. Bien essayé. Mais si vous allez chez Renault Service, on vous change les pneus et en plus, on vous rembourse la TVA. Ah, super. Changer ses pneus ne sera plus une excuse. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre valable du 13 au 25 juin dans le réseau participant sur une sélection de pneumatiques des marques Michelin, Dunlop, Goodyear, Bridgestone, Pirelli, voir conditions sur Renault.fr. Arrive le mondial. Inscrivez-vous dès maintenant au mondial La Marseillaise à pétanque, le plus grand concours de boules du monde, ouvert à toutes et à tous avec 15 000 participants et des équipes du monde entier. Le mondial La Marseillaise à pétanque, c'est la plus grande fête de la pétanque, un événement sportif et convivial à ne pas manquer à Marseille du 3 au 8 juillet. Retrouvez tous les renseignements dans le journal La Marseillaise et sur www.mondialapétanque.com avec RTL. Et voici venu le temps des vacances. Après un an de labeur, les Français enfin un repos bien mérité Cet été, près de 60% des Français ne partiront pas en vacances. Pour célébrer les 80 ans des congés payés, Campéole défend le droit des vacances pour tous. Réservez votre séjour avant le 1er août, Campéole offrira un séjour équivalent à une famille suivie par le Secours Populaire ou Avenir Social. Campéole, plus de 80 destinations d'exception à découvrir sur campéole.com ou en composant gratuitement le 3004. L'esprit du camping, c'est Campéole.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 Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. sur RTL. Cécile, nous avons une lettre de votre protection juridique qu'elle vous a envoyée. Pouvez-vous, s'il vous plaît, dire clairement ce qu'il y a marqué dans cette lettre Maître Féloneau, car vous savez lire et nous en profitons. Je vous fais gagner un voyage dans une seconde. <rire> Alors, c'est Déborah. Euh, donc voilà, euh, c'est une lettre écrite au garage. Notre client est d'accord pour procéder à la réparation du véhicule à vos frais à trois conditions. Premièrement, le véhicule soit remis en état à vos frais. Deuxièmement, la contre-visite du véhicule doit être faite. Troisièmement, le véhicule doit être rapatrié chez votre client à vos frais. Voilà, euh, vous, ici nous sommes nous dans le cadre d'un contrat d'assurance de protection juridique qui prévoit dans un premier temps notre intervention en vue de rechercher une solution amiable On ne fait pas part par, d'expertise, donc je suis très étonnée Alors nous appelons l'autre garage où se trouve la voiture en présence de celui qui a vendu la voiture c'est-à-dire notre ami de Jamoto 63 qui fait bien son job et nous allons donner le go à Chaudagne Automobile Nous allons donner suite à votre appel Bonjour ciel, Carole, bonjour. Oui, je suis bien chez Chaudagne Automobile. Oui. Oui, bonjour. Julien Courbet à l'appareil. Nous sommes en direct sur la radio RTL. Est-ce qu'il est possible d'avoir Madame Tissandier C'est moi. Bonjour Madame Tissandier. Madame Tissandier, je suis avec Gem Auto 63. Vous savez qui vous a. Vous avez récupéré une voiture, une, un Nissan Capstar Ben, qui, est, qui doit être en gardiennage chez vous. Oui. Voilà. Donc il y a eu en fait un problème de communication entre l'acheteur, le vendeur et aujourd'hui les deux sont en ligne avec moi pour vous donner le go. On est bien d'accord, Monsieur de GEM Auto 63, pour que la voiture soit réparée à vos frais. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Oui, oh, mais tout à fait. Voilà. Ils ont donc déjà ça... envoyé le chèque en plus ils ont déjà le chèque depuis un petit moment. Parce que je crois que la cliente avait appelé en disant faut tout stopper. Ah, elle est en train d'expliquer à quelqu'un qui est à côté cette dame. Voulez-vous me passer la personne, peut-être, si elle est au courant Oui, attendez, je vous passe le chef d'atelier. Oh Alors nous allons avoir le chef d'atelier dans dans une seconde. Le temps qu'il arrive. Pendant ce temps-là, j'en profite pour vous faire gagner. J'essaie de m'adapter à mon oui. interlocuteur hein, parce que j'ai senti un peu de panique alors qu'il n'y a rien de grave. Mais non, contraire. Vous voyez, je serais en train de dire attention, maître de Comon, on va parcourir les champs Élysées en slip. Là, je vous dirai tous aux abris, allez vous cacher. Mais là, non. D'ailleurs, peut-être rencontrerez-vous en slip, maître de Comon, car c'est ses ouais. grandes destinations préférées, les villages VVF. Alors là, pour s'éclater, il y en a. 82 en France car il aime bien se mettre en slip à la montagne, à la campagne, à la neige, à la mer partout où il peut, il y va et c'est fantastique parce que c'est des vraies vacances familiales, on se fait des copains, on se fait des potes, on boit l'apéro, tout va bien, pour gagner Passons de village à village people, quelle chanson est un tube du groupe village people Réponse 1 In the Navy Réponse 2, In The Baba. Alors, si vous connaissez la bonne réponse, et bien vous répondez, vous faites 30 de 10. Touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu. Et puis après, vous appuyez sur 1 pour donner la bonne réponse, parce que, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai encore <rire> jamais entendu « In the Baba », on l'a tous les matins, « In the Baba », c'est plutôt « The Navy ». Voilà. Voilà. Ou alors, SMS a envoyé RTL au 74 900. Bonne chance pour ce voyage. Il y a une alerte, est-ce qu'ils sont revenus, s'il vous plaît, Absolument. Vous avez Monsieur Estrade, qui est le chef d'atelier du garage Chaussagne. Bonjour Monsieur Estrade du garage Chaussagne. Euh, Chaussagne Chaussagne Chaussagne, vous allez bien Ça va, vous remercie. Super. Alors, euh, j'ai cru comprendre qu'on vous a confié une voiture et puis tout d'un coup, on a arrêté les réparations parce que le client a dit stopper tout, c'est ça C'est ça. Voilà. Alors aujourd'hui, le client dit continuez tout et, et notre nos amis de Jam Auto 63 donnent le, le go pour que l'on puisse réparer cette voiture et ils paieront la réparation. D'accord. Voilà. Alors, tout le monde est d'accord, on est bien d'accord, monsieur de Jam Auto 63. Confirmez-lui, oh, je n'ai oui. pas d'histoire après. Et oui, d'ailleurs, le, ce a, a dû recevoir mon chèque, d'ailleurs. Que déjà envoyé pour la réparation. Apparemment, vous avez déjà reçu le chèque. C'est ça, c'est ce qui était convenu dès le départ. C'est parfait. Après, voilà, après, oui. voilà moi, j'ai la propriétaire qui quoi qui veut pas, la... qui veut pas. Bon, ça, on, on va lui juger. parler à la propriétaire. Elle est là, elle est en ligne. Elle a, c'est sa protection juridique. Elle a pas bien compris ce qu'on lui disait. Monsieur de Gême Auto 63, je vous dis bravo, mmh. je vous ouais. dis félicitations. Je suis navré de vous avoir dérangé, mais il valait mieux que je vous appelle plutôt que de dire n'importe quoi. Tout a été fait dans les règles de Loire. Donc, Monsieur El Messali, merci, bonne journée, et je l'espère à bientôt. Okay. Ouais, Au revoir. Pas pour de conditions. <rire> Pardon Oh, mais c'était sympa. Et attendez, je viens de dire que vous étiez. Voilà, ça prouve que vous êtes quelqu'un de sérieux. Quand on achète chez vous, s'il y a un souci, il est réparé. On peut pas faire mieux. C'est super. Ah, ça, ça fait de la pub. Oui. Mais exactement. Mais franchement, non. Mais je ouais. vous assure, croyez-moi, ça vous fait de la pub parce que le nombre de fois où on appelle des gens qui vendent des voitures et qui ne font rien derrière, vous vous faites quelque chose. Donc vous sortez du lot, comme l'on dit. Oui, Hervé. Il est à Gerza, C'est juste à côté Clermont-Ferrand, c'est pour lui faire un petit coup de pub supplémentaire. Merci, oui, Hervé. Non, maintenant, je suis au Brésil. Au Brésil. Ah bah écoutez, c'est ouais, encore pas plus pareil. Ah pardon, je pensais que vous étiez au Brésil. Je me suis dit, bah écoutez, il doit se régaler là sur la plage, en train de, avec des danseuses à Copacabana. Mais euh, il est au Brésil, qui n'est pas mal non plus. C'est ouais. autre chose. Ah, oui. hein, attention. Bon, Déborah, on va se parler. Euh, merci à tous les deux et merci également au garage qu'on a eu. Déborah, voilà, le problème va se régler, mais on ne peut pas jouer sur plusieurs tableaux, Déborah. Soit vous prenez la voie de la protection juridique, soit vous prenez la voie à la MIA. mais c'est vrai que si les deux s'interfèrent, ça bloque les situations. Non, mais moi, je suis même un peu... Je trouve ça un peu dommage, cette intervention malheureuse de la, de la compagnie d'assurance, parce que, d'accord, il y a une panne, peut-être que faire faire un diagnostic par un expert... Bon, Mais après tout, quand même, c'est un vrai garagiste aussi qui va réparer. Il est quand même capable de voir ce qu'a le véhicule sans avoir besoin d'un expert avant. Et je suis content d'avoir fait ce cas ce matin parce que quand vous avez en face de vous un professionnel qui vous dit je vais arranger la situation, plutôt que de monter dans les tours Ok, actez-le sur un papier maître de commons J'ai bien noté que vous allez arranger la situation Et ce n'est que s'il ne l'arrange pas Que vous irez voir votre protection juridique La protection juridique, dès que vous lui donnez un, un petit bâton eh bien elle tire dessus, évidemment Cette expression n'a jamais existé non, Avoir mais, un bâton mais, et tirer mais, dessus, mais on tirer sur le petit bâton Mais voilà, oui, je oui, l'ai oui. déjà J'ai décidé de lancer de nouvelles expressions Évidemment, oui. si tu lui donnes un bâton, il tire dessus oui. Voilà, pourquoi pas, eh c'est pas tiens. complètement y idiot non plus en fait. Bon, allez, on va se retrouver dans une seconde Avec un deuxième cas La vie est belle, 10h10, vous êtes sur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 Sir Edwards, Sir of Scotland. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier quinté Plus offerts. Non, sérieux Un bon apparié Quintet Plus offert <rire> Wouhou À votre tour d'être aussi heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon apparié Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%.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 Salut les Français Vous rêvez de grands espaces, de paysages à couper le souffle Direction le Canada. Que vous habitiez Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice, Lyon ou Mulhouse, profitez des vols directs proposés par Air Transat à partir de 399 euros TTC aller-retour. À vous les baleines, les villes festives, la douceur de vivre 100% canadienne. Offre soumise à condition, Réservation dans votre agence de voyage ou sur airtransat.fr. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour se retrouver Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Alors, est-ce que vous avez été sur airtransat.fr Maitre ouais fait l'honneur. Les Canadiens ne font pas ouais, c'est n'importe ah oui, ah quoi bon comme accent. J'étais en train d'imiter la Canadienne qui fait rtransat.fr et vous, vous me faites ouais. Je <rire> ne sais pas ce qu'elle dit. Je suis consterné. Nous allons dans quelques instants vous faire écouter un deuxième cas. Il y aura un duplex puisque Marie est en place pour une histoire de carte bancaire extraordinaire. Je ne vous en dis pas plus. Une dame achète, je ne vous dis pas quoi. Elle donne sa carte bancaire. Et au lieu de lui euh, taper le bon montant, on va multiplier par je ne sais combien. Ils le reconnaissent parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et malheureusement, aujourd'hui, on ne lui rembourse rien. Mais ça ne nous empêchera pas d'écouter le tube interplanétaire de ce Français. Il s'appelle Kong, c'est le tube de l'été, c'est This Girl sur RTL, ce sera le tube de l'été le jeune DJ français Kungs n'a que 19 ans et va avoir quelques économies pour ce petit job d'été qui va se vendre dans le monde entier, qui va lui permettre d'avoir un petit pécule Il placera en bon père de famille sur un compte épargne-logement de La Poste, je l'espère. Alors nous allons maintenant, si vous le voulez bien, revenir et vous donner des nouvelles sur un des cas les plus incroyables de l'année. Cet homme qui nous avait dit à l'époque qu'il avait acheté une voiture, une voiture un peu particulière avec une option qui n'est pas toujours donnée, vous allez voir <rire> Un professionnel m'a vendu un véhicule en juillet 2015. Et figurez-vous que ce véhicule est imprégné d'une forte odeur de cannabis. Il y aurait même de l'eau bien en dessous du plancher de la voiture. Je dois rouler constamment avec les attestations de gendarmerie et de douane. Pendant ce temps, le vendeur s'en lave les mains. Et vous vous rappelez, maître de Comon, que le pauvre avait dû avoir une attestation des douanes. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il allait passer une frontière où il y avait un chien détecteur de drogue, le chien se jetait sur sa voiture comme un mort de faim. Parce que ça sentait évidemment, la drogue. Nous avons appelé le vendeur qui s'engageait à changer toutes les moquettes et qui devait faire, je crois, quelques réparations. Philippe, vous êtes repassé une deuxième fois sur l'antenne d'RTL et Philippe est en ligne aujourd'hui. Bonjour Philippe Oui, bonjour Oui Bonjour Philippe Alors, ce matin, qu'est-ce que vous nous annoncez sur l'antenne d'RTL Alors, bon, j'ai repris ma voiture, elle a été remontée, la mousse incriminée a été changée, elle est toute neuve. Euh, j'ai eu une discussion avec Monsieur Eon. Petit patapon. Voilà. Et ensuite euh, mais, Si j'ai un, si un problème, je lui ramène. Mais pour l'instant, je n'ai pas de problème, que... je roule avec. Donc, est-ce que pour les douanes, c'est OK Vous ne serez plus arrêté Non il n'y a strictement plus aucune odeur. Bon, eh c'est parfait. Bien, merci en tout cas au Garage Pigeon, grand garage automobile de Bordeaux, des gens très sérieux, à Bruges. Et, et merci à vous, Philippe, de nous avoir fait confiance. Vous nous tenez au courant si vous trouvez euh, d'ici là de l'héroïne, de la cocaïne, <rire> du crack, du LSD dans votre voiture, qui visiblement était un peu la caverne d'Ali Baba. Oui, oui, non, mais le pire, c'est que c'était même pas du hachis. même pas de la drogue, c'était une odeur dans les, les moquettes, la non, mousse. Mais... D'où l'expression t'as trop fumé la moquette, non. parce que ça. C'est vrai, non mais ceci étant dit vous vous rendez compte, les chiens pensent que c'est du cannabis alors que c'est une pourriture en fait de la moquette qui a l'odeur du cannabis mm -hmm. et ça lui a posé des, des problèmes il n'y a que dans cette émission qu'on voit ouais, ça sur RTL c'est pas le dire, dire les choses comme elles incroyable. sont. Est-ce que Marie sera en ligne dans quelques instants Oui, pour un duplex que nous allons organiser quelque chose qui peut vraiment vous arriver quand euh, un commerçant vous débite par erreur bien sûr plusieurs fois qu'il ne fait rien derrière voilà ce qui va se passer sur l'antenne d'RTL dans le 9h31, l'émission que vous écoutez chaque matin. Petit message Peugeot en forme de remerciement. Avant toute chose, je tenais à remercier toute l'équipe Peugeot pour ce crédit exceptionnel à taux 0% sans lequel rien n'aurait été possible. Excusez-moi, c'est l'émotion. Et ce soir, je suis l'homme le plus heureux du monde dans ma nouvelle Peugeot. Merci. Jusqu'au 30 juin, profitez d'un taux de crédit à 0% sur toute la gamme Peugeot. Oh. Crédit sur 12 mois au TAEG et taux débiteur fixe de 0% de 5 000 à 10 000 euros empruntés, soit pour 6 000 euros, 500 euros par mois sur 12 mois, total du 6 000 euros. Détail sur PeugeotWebStore.com Ciel, mon mari, vite, cache-toi dans ce placard. Derrière mes nouvelles portes pliantes, KZ. Oui, elles sont nouvelles, nouveaux design, nouveaux coloris, en plus, elles sont faciles à changer. A tout à l'heure, toi. Pour remplacer vos anciennes portes de placard KZ, rendez-vous sur kz.fr. KZ. Les placards de K à Z.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 Au champ, la vie que j'aime, Voir différents formats en magasin. Il y a 82 villages de vacances VVF. Pour gagner une semaine en famille et vous éclater canoë, promenade, rendez-vous, etc., vous faites 3210, touche numéro 2, puis touche numéro 1. Ou bien SMS RTL 74900. Poussin, je vais au garage AD. Ok, à tout de suite. Alors, ad.fr, vie en ligne. Et oui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 Et pour l'information, bienvenue à Mélina Fachin. Bonjour Mélina. Bonjour Julien, bonjour à tous. Les désaccords ont été confirmés aujourd'hui, c'est ce qu'a déclaré il y a une vingtaine de minutes Philippe Martinez à sa sortie du bureau de Myriam El Khomri. Première rencontre depuis trois mois entre le patron de la CGT et la ministre du Travail. Éric Vanier, vous êtes sur place pour RTL. Comment s'est déroulé cet entretien Mais écoutez, cet entretien a duré un peu plus longtemps que prévu, une heure et demie et Philippe Martinez l'a qualifié de constructif. Nous avons pu exposer nos propositions, a dit à sa sortie le leader de la CGT, parler des points qui fâchent comme la possibilité de donner la primauté aux accords d'entreprise sur les conventions collectives de branche. La ministre nous a écouté attentivement, a admis Philippe Martinez, mais n'a donné aucune réponse, ne s'est engagé sur rien si ce n'est à poursuivre le dialogue Philippe Martinez a aussi redemandé une pause une suspension du processus parlementaire justement pour prendre le temps de réexaminer les aspects du texte qui posent problème mais la Myriam El Khomri l'a exclu et l'a dit au secrétaire général de la CGT le débat parlementaire doit se poursuivre et s'il doit y avoir des modifications du texte c'est là au Parlement que ça se passera et pas dans son bureau la CGT maintient donc ses deux prochaines journées d'action Jeudi prochain et le 28, Philippe Martinez l'a répété à plusieurs reprises en sortant du bureau de la ministre. Merci Eric Vannier. Seuls 7% des sympathisants de gauche considèrent que François Hollande est le meilleur candidat pour 2017 et leur préférence va à Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron, lui, est le candidat préféré de la gauche pour l'ensemble des Français. Je ne suis ni Brutus, ni Coluche, dit ce matin le ministre de l'économie au sujet de ses ambitions politiques. François Hollande, lui, est à Versailles ce matin pour un hommage national au couple de De policiers tué lundi à Magnanville dans les Yvelines. Et la cérémonie commence dans une demi-heure à la préfecture de Versailles. Un haut fonctionnaire du ministère de la Justice mis en examen est écroué pour agression sexuelle le 1er juin dernier. À l'issue d'un repas très arrosé, il aurait tenté de violer une jeune femme. Il nie les faits. Le principal suspect de l'incendie mortel de Saint-Denis, lui, passe aux aveux. Il admet ce matin être à l'origine du feu qui a coûté la vie à cinq habitants dans la soirée du 6 juin. Ce squatteur qui logeait dans un appartement du premier étage a été arrêté mercredi. En Grande-Bretagne, l'émotion est toujours extrêmement vive ce matin et le meurtre brutal de la députée travailliste Jo Cox est en une de tous les journaux britanniques. Cette mère de famille de 41 ans a été tuée par hier en pleine rue dans le nord de l'Angleterre. Le meurtrier a été arrêté, on ne sait toujours pas si ses motivations étaient politiques. C'est aujourd'hui que l'on saura si les athlètes russes sont autorisés ou pas à participer au JO de Rio qui commence dans un mois et demi. La Fédération russe d'athlétisme est accusée d'avoir organisé niser l'odopage de ces athlètes. RTL Euro 2016 Les trois matchs au programme aujourd'hui à 15h, l'Italie rencontre la Suède, à 18h, République Tchèque-Croatie et à 21h, l'Espagne affrontera la Turquie. Et pour rappel, hier, le premier match nul de la compétition, 0-0 entre l'Allemagne et la Pologne. La météo de votre vendredi, le temps sera encore instable avec des nuages dominants, même si dans l'après-midi, on aura des éclaircies et toujours un risque d'averse orageuse. Le temps est plus calme et bien ensoleillé sur le pourtour méditerranéen. Le long des Pyrénées, il y aura du soleil ce matin, mais ça se ouvrira dans l'après-midi. Cet après-midi, il fera 16 degrés au Havre, 18 à Rennes et La Rochelle, 19 à Lille et Paris, 20 à Strasbourg, 23 à Montpellier, 24 à Marseille, 25 à Ajaccio et 26 degrés. À Bastia, les courses ont lieu vendredi, aujourd'hui, à Vincennes, en nocturne. Les pronostics de Bernard Glass, le 9, le 3, le 16, le 6, le 10, le 4, le 15, le 8... Et la dernière minute de Bernard, c'est le 16. RTL, il est 10h et 4 minutes tout de suite on retrouve Julien Courbet. Merci Mélina, mais euh, pour nos auditeurs qui, qui qui vous découvrent, je tenais à leur donner deux trois informations. Elle a les yeux revolver, voilà, elle a le regard C'est ça charmant. Mélina Fachin, mesdames et messieurs. À tout à l'heure 11h Mélina. À tout à l'heure. Quel beau prénom, Mélina, hein, maître oui, Félodeau. Merci. Nous allons, si vous le voulez bien, continuer attaquer. Que s'est-il passé depuis 9h30 Je rappelle que nous avons eu un premier gros dossier qui était intéressant parce que c'est une dame qui achète une voiture, la voiture au bout de 80 km à la courroie qui être Donc évidemment, elle n'est pas contente. Elle appelle le garagiste qui dit, ok, je vais prendre les réparations à ma charge. Mais en parallèle, elle appelle sa protection juridique qui lui dit, attention, euh, il faut faire ci, ça et ça. Donc du coup, le garagiste il dit, bah, bah, moi j'attends. Et après, cette dame nous appelle en nous disant, mais il ne se passe plus rien dans mon dossier. Donc attention, là, le garage dit c'est de bonne foi, il répare tout, c'est réglé, on a même appelé le garage qui va réparer, mmh. on est sûr que ça va bien se passer Hervé Pouchol, ça c'est sûr. Le garage Cassagne va entamer donc les travaux. Le monsieur qui avait la voiture qui sentait le cannabis, c'est complètement réglé, on lui a tout changé les moquettes, donc maintenant ça ne sent plus le cannabis, on verra bien ce que ça sent dans les semaines qui viennent, mais en tout cas le cannabis c'est <rire> terminé. Un nouveau cas maintenant qui va démarrer, ça c'est un vrai cas de la vie de tous les jours. Pour cela, j'ai Marie qui est normalement d'ores et déjà en duplex avec nous. Marie, bonjour euh, Bonjour Julien, bonjour tout le monde vous oui, imaginez, Elle a, elle a <rire> du sourire dans la voix, Marie, parce que ça se passe près de chez elle. Elle s'est levée du coup à 9h ce matin, donc inutile ah, de rêve. vous dire qu'elle est complètement <rire> décontractée, bien dans ses baskets, la Marie. Marie, et nous ouais. allons euh, résumer la situation. Voilà ce que Françoise, l'auditrice, qui euh, elle, et je crois, euh, au téléphone, nous a dit. J'ai acheté deux paires de chaussures, j'aurais dû les payer 178 euros, mais comme la vendeuse a fait des erreurs avec ma carte bancaire, cela m'a coûté 752 euros et j'attends depuis 7 mois ce remboursement. Françoise, bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour Julien. Alors, ma Françoise, soyons bien clairs pour que l'on comprenne bien la situation. Vous, vous oui. vouliez acheter deux paires de chaussures, on est d'accord oui, Tout à fait. Le cumul de ces deux paires, c'était combien Le cumul, c'était... Euh... Oh, excusez-moi. 178 euros, je viens à votre aide. Oui. Alors, 178 euros, les deux pères, on est d'accord, Françoise. Donc, vous donnez votre carte bancaire et cette dame est censée vous débiter 178 euros. Et que va-t-elle débiter en fait 752 euros en tout. Effectivement. Ah, ce n'est pas le cas de... Alors, elle débite, au lieu des 178, elle fait un ticket à 287 euros. La oui. vendeuse s'aperçoit de son erreur, elle fait oh, ⁇ Madame, je vais la rectifier immédiatement, redonnez-moi votre carte bancaire, je vais débiter ces 287 euros et vous paierez par la suite les 178 euros. ⁇ Alors elle, elle fait effectivement une annulation de 287 euros, sauf qu'au lieu de l'annuler... Elle remet, Elle recherche la mule. Voilà, exactement. Personne ne s'aperçoit qu'elle fait une erreur et après, naturellement, elle dit bah maintenant, vous pouvez librement payer vos 178 euros. Et donc, elle fait une troisième opération de carte bancaire à 170 euros et on arrive donc à ce fameux taux de 700 dites, dites, et quelques. Est-ce qu'on peut me dire la vérité En fait, c'est vous qui avez acheté les chaussures et vous nous avez trouvé Françoise comme Alibi. Non, je vais vous dire Parce un que truc. Françoise, elle n'est pas du tout courante l'histoire et vous, vous la connaissez parfaitement. Je vais vous dire un truc c'est que si Françoise a réussi à acheter autant de paires de chaussures en 7 minutes parce que c'est trois opération avec la carte bancaire se sont déroulées entre 12h17 et 12h25. Bien, alors, eh bien, chapeau, parce que même moi, je n'arrive pas à acheter aussi vite. On pourrait se dire, tout ceci est quelque chose de, somme tout très banal, il suffit de rectifier. Mais c'est là, c'est là où ça devient incroyable, Françoise, c'est qu'aujourd'hui, quand vous leur mettez sous le nez ce que vient de nous expliquer Maître Félonneau, qu'est-ce qu'ils vous disent Eh bien, rien. Comment ça, bien ah, rien ils, vous disent bien, ils voient bien qu'il y a eu des erreurs, il y a des relevés, il y a des preuves. Oui. Vous voyez euh, deux recommandés, oui. l'un le 15 janvier et l'autre le 23 mai. Bon, celle du 15 janvier, elle m'a téléphoné, on, on a échangé plusieurs. Euh... Qu'est-ce qu'elle vous a dit, s'il vous plaît Oh bah qu'elle allait me rembourser mais et au voilà. début c'était le c'était les impôts à, à marque à, les impôts mais le Françoise, la comptabilité était, était surchargée Est-ce que vous avez été dans la voiture du monsieur qui, qui sentait le cannabis dont on a parlé il y a quelques instants parce que j'ai un peu de mal à comprendre le récit là Françoise moi ce que je veux juste savoir c'est aujourd'hui là quand vous les appelez et quand vous leur dites est-ce que vous voulez me rembourser est-ce qu'ils vous disent ça va venir est-ce qu'ils vous disent Oh non, jamais, ou est-ce qu'ils ne vous répondent pas? C'est tout ce que je veux là, savoir. Ré... Depuis le 23 mai, ils ne me répondent absolument pas. D'accord. Là, les choses sont claires, nettes et précises. Marie, vous allez intervenir dans quelques instants. Vous êtes à combien du magasin? Ah, mais là, je suis en face du magasin. Bon, pour l'instant, il n'est pas ouvert. Mais ça va pas tarder. J'ai eu la, la vendeuse hier au téléphone. C'est drôle parce qu'à côté, il y a un chinois qui, lui, est déjà ouvert. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent plutôt que d'autres. Là, c'est ouvert, mais pas la boutique de chaussures. Donc, j'attends. Je y c'est drôle. <rire> Et Bravo, quel votre, votre feu vert. Je me, demande, je me demande si je ne vais pas utiliser ça pour mon prochain spectacle. Je me vois arriver <rire> sur scène à l'Olympia. Bonjour! Alors, je suis devant un magasin de chaussures, il est fermé, mais à côté, il y a un Chinois qui est ouvert! <rire> non, le carton que je vais faire. Bon, ok. On verra cette oui, oui. quand même incroyable. Alors, bah, <rire> écoutez, vous auriez pu commencer par nous dire que c'était fermé. Déjà, on aurait passé un autre cas, mais c'est pas ah, grave, Marie. D'un autre côté, si. je, je, rappelle que vous venez de vous réveiller. Donc, on va vous retrouver dans quelques <rire> instants. Le temps que le magasin soit ouvert, on s'occupe de vous, Françoise. Rassurez-vous. Et d'ici là, nous lancerons peut-être qu'il va ouvrir, là, dans les minutes qui viennent. Parce qu'à la décharge de Marie, un magasin, normalement, à 10 heures. C'est ce qui avait été vérifié. Là, à allez, 10 h 10, bien. il n'est toujours pas ouvert, mais vous allez voir qu'il va se passer quelque chose pendant la pause. J'en suis sûr. À tout de suite sur RTL.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 Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous retournons voir Marie, Marie qui est toujours devant le magasin en espérant que celui-ci va ouvrir. Marie, est-il ouvert Eh non, il a toujours pas ouvert. Pourtant, il y a des clients hein, qui commencent à s'arrêter devant la vitrine, donc elle est en train de perdre des clients. Cette dame, j'espère qu'elle ne va pas tarder à ouvrir. J'ai demandé euh, au commerce à côté les commerçants. Non, non, il n'y a pas de souci. Elle arrive entre 10 h 10 h et quart, parfois 10 h 30 grand maximum. Bon, alors écoutez, comme il y a un chinois ouvert, vous m'avez dit à côté, allez-y, faites-vous allez un même. petit rouleau de <rire> printemps et je vous retrouve dans une seconde pour attaquer euh, votre cas. Mais il y en aura un autre qui va arriver. Ça sera le cas. Alain Hazard est en train de me le dire. Oh là là, il les oh cherche oh dans oh sa base oh de oh il fait son travail qu'il aurait dû être fait hier et me dit oh. que c'est Renault. C'est parti. Je suis passé par un artisan. Non seulement il a mal posé une porte de garage, mais en plus il n'a pas installé les fenêtres. La justice l'a condamné, mais il n'a pas l'air de s'en soucier. Me dire ça à moi Il n'a pas installé les fenêtres. On Navy. veut me rendre fou oh, ce matin. Merde. On veut me rendre fou. Nous allons nous en occuper dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Après avoir écouté ce titre qui va nous faire du bien, c'est Nevy. Et il écoute du Miles Davis, Révélation RTL. Ma peine au fond d'une fiole Puisqu'on ne sera plus ensemble Si fier qu'on s'abandonne C'est fou ce qu'on se ressemble on se revera pas T'aimes tant te faire du mal L'amour, c'est comme ça Tout ne tient qu'au détail Alors j'écoute du maesthet Et le temps.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 Même au fond de cette spirale Se fan les chrysanthèmes Se fan tout tes pétales Alors j'écoute du mail J'écoute du Miles Davis, vous l'avez reconnu, c'est la nouveauté, c'est l'un des titres de l'été également, c'est Nevi. Nous avons Renault qui est en ligne avec nous. Renault, bonjour. Bonjour Julien. Comment il va le Renault Eh bien, il va bien. Il a embrassé un flic. Renault. C'est pas pour ça que vous nous appelez, c'est parce que vous avez changé six fenêtres, je crois, et une porte de garage motorisée, hein, motorisée. Et Une fois l'artisan choisi, vous versez un accompte, et puis c'est le silence radio jusqu'à ce que l'artisan vous annonce un retard de six semaines. Euh, je suppose qu'il y a eu un devis, et sur ce devis, il était stipulé que la pause aurait lieu quand Alors, en fait, euh, pour la porte de garage, il avait stipulé 3 à 4 semaines, il a tenu son délai, euh, et pour les, les fenêtres, il avait stipulé six semaines à partir euh, du 4 août, euh, sachant qu'il y avait un mois de vacances, donc on a convenu six semaines à partir du 1er septembre. Ah oui, effectivement, il y a un petit peu de retard. Car là, pour l'instant, l'installation des fenêtres ne s'est jamais faite. L'artisan n'ayant pas livré les bonnes fenêtres et n'ayant pas voulu vous rembourser malgré une décision du juge de proximité qu'il condamne. Donc, il a été condamné, il ne veut rien. Donc, l'objectif, si j'ai bien compris, Maître Felono, c'est se faire rembourser 1665 euros suite à un acompte versé pour des fenêtres qui n'ont jamais existé. Et 1000 euros de dommages et intérêts pour non-respect du contrat soit un total de 2665 euros. Bien, Renault. Oui. est-ce qu'aujourd'hui ce monsieur est toujours en activité A priori, oui. Bon, parce qu'il aurait pu aussi fermer sa boîte. Maître Félono, dites maintenant quelque chose ou taisez-vous à jamais car ensuite nous allons appeler l'entreprise de fenêtres. Alors ce monsieur n'a pas pris la peine de se déplacer devant le juge de proximité et c'est dommage pour lui parce qu'il a pris en nom outre la condamnation à rembourser la compte, évidemment, il a pris 1000 euros De dommages et intérêts alors que la compte était de 1600 euros. C'est cher payé. Donc vraiment, euh, il faut faire attention lorsqu'on ne tient pas ces délais. Il faut absolument que euh, les entrepreneurs soient responsables dans cette affaire et en tout cas, se présentent à la convocation devant un magistrat. C'est la moindre des voyez, choses. Ça marche, hein, le tribunal de proximité. Là, c'est une histoire de fenêtre. Il y a été. L'autre n'est pas venu. Il a gagné. Il prend 1000 euros de dommages et intérêts en plus. Nous allons appeler. Oui, je vous écoute, monsieur. Alors, juste un, un, petit, un petit détail. En fait, euh, il a... 6 000 euros parce que quand il a pris les mesures, ce monsieur a aussi détérioré une de mes fenêtres. Ah. C'est-à-dire qu'avant, il y avait euh, des courants d'air euh, qui passaient par la fenêtre. Maintenant, c'est la fenêtre qui passe dans les courants d'air. Oui. Euh... très fort. <rire> Joli, donc, excellent. Donc, donc, Donc voilà, bon, donc euh, on s'en occupe. On appelle dans une seconde sur l'antenne d'RTL. Je rappelle, pour tous ceux qui veulent connaître des vacances sympas, en famille, où les enfants s'amusent avec les enfants des autres, où les parents prennent l'apéro, font du canoë, des balades, bref, les vraies vacances de village, c'est le VVF Village. Il y en a 82, vous choisirez votre destination. 32 de 10, touche numéro 2 pour arriver sur le standard jeu, et ensuite vous tapez 1. Ou bien SMS, vous envoyez RTL au 74-900. Précipitez-vous, puisque le tirage au sort aura lieu vers 11h-10. Oui, Hervé Pouchol. Non, non, non, je fait une animation à l'époque avec vous, une élection de Miss T-shirt mouillé dans un vrai. Vrai VVF. C'est vrai. Dans un VVF. Quand on était jeune, bah on oui. avait besoin de vivre et on faisait des ah oui. animations de oui. Miss T-shirt mouillé. C'est un métier mouillée. très dur. Et c'est comme ça que nous avions recruté Maître Fellonor. Oui ah, qui avait gagné. Non, justement, elle n'avait pas pu Moi, faire... je vendais des journaux dans les camps. Elle n'avait pas pu faire la compétition. Elle ne rentrait pas dans le T-shirt. Attention, oh, nous allons. Nous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 L'autre soir, un copain nous a fait des côtes de porc délicieuses. Sa recette était excellente. Oui, c'est facile, Michel. Hein. Il suffit juste d'avoir les bons produits. Jusqu'à demain chez Marquette, pour deux plateaux de côtes de porc origine France achetée, le moins cher des deux est gratuit. Oh, vous êtes jaloux, vous Pas du tout. Ouais. Ben, venez faire la cuisine à la maison, alors. Non plus. Carrefour Market. Le plein de fraîcheur et d'économie. Porc Côte avec os à griller. Le plateau de 8 pièces minimum. Magasin participant sur carrefourmarquette.fr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 En ce qui concerne les chaussures, la boutique n'a toujours pas euh, ouvert, donc c'est quand même vie. une histoire de fouille, il est 10h21, on verra bien dans quelques instants. Là nous sommes toujours sur le cas de Renault. Renault, qui gagne au tribunal de proximité contre la personne qui lui vend des fenêtres, qui ne les installe pas, qui ne les livre pas, et qui quand elle vient prendre les mesures en casse une autre. Donc résultat... Condamnation, 1665 euros d'accompte à rembourser, plus 1000 euros de dommages d'intérêt. Ça sonne s'il vous plaît, Hervé Pouchol, chez cette entreprise qui est à Paris. Donc là aussi, s'il oh. le faut... On fera un duplex. Julien, malheureusement, la... oui. j'ai lancé l'appel et ça vient de raccrocher, donc je retente. Il y en a un deuxième, hein, Alors, allez-y, peut-être changer de, de poste, parce que je rappelle que nous avons un petit souci, c'est qu'on a un standard tellement élaboré que quand on appelle certains standards, ils ne reconnaissent pas où ça doit être des fréquences, et malheureusement, ça, ça raccroche. Mais là, on je me dit que c'était occupé. Allez, on y va, c'est parti pour le deuxième numéro de cette entreprise, qui vont... Des fenêtres... Qui n'a pas livré les fenêtres qui en venant prendre des mesures a cassé la fenêtre et qui aujourd'hui eh doit rembourser la fenêtre. Mais ça n'a pas été fait. Qu'est-ce qui se passe là-bas aujourd'hui Est-ce que quelqu'un me veut du mal pour oui, que oui, je sois si traité Oui, mais d'accord, mais il n'est pas là. Merci de laisser un message après les Bon, alors, non-stop Mais c'est la vraie vie, cette émission. Il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de montage, vous voyez. On, serait... on essaierait de vous arnaquer. Eh bien, on couperait tous ces moments-là pour ne montrer que quand on a les gens, que quand ça marche. Eh bien, non Non, non, non, c'est la vérité toute crue que je vous lance au, village, au visage. Au village vacances d'ailleurs, si vous voulez au le VVF. gagner, rappelez-vous au VVF. Je vous la lance au VVF, la vérité. Vous faites le 32-10, je le rappelle, Mais... touche numéro 2 puis touche numéro 1. Bon, allez, point info, parce qu'il se passe beaucoup de choses et dans l'esprit de nos auditeurs, les choses doivent être claires. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons démarré avec l'histoire de la voiture qui a été vendue et qui a vu la courroie se casser au bout de 80 km. On n'y revient pas, c'est réglé. Le professionnel fait tout ce qu'il faut. Ça, on l'a fait dans la première partie. Nous avons fait appel maintenant à Renault. Renault, Il y a eu les chaussures, pardon. En deux, il y a eu les chaussures. Françoise qui s'achète deux paires de chaussures et la vendeuse se trompe. Elle se plante malheureusement sur le terminal de carte bancaire et elle va lui en mettre pour 700. 52 euros. Où en est-on s'il vous plaît, Marie, en duplex Alors malheureusement Marie a coupé la ligne donc je pense que peut-être qu'elle a rencontré quelqu'un, on va la rappeler. Alors expliquez à Marie, rappelez-la qu'elle est là évidemment non pas pour faire des rencontres mais pour travailler entre 9h30 et 11h et que si des gens sur le trottoir l'arrêtent il ne faut pas qu'elle réponde à toutes les sollicitations est tellement belle elle est aussi. tellement gentille qu'elle voilà. dit oui à tout le monde il y en a <rire> encore un qui s'est arrêté qui lui a dit viens on va passer un bon moment, elle a dit bon écoutez monsieur on est là pour aider les gens mais nous on voudrait qu'elle s'occupe des chaussures et puis il y a le troisième cas, celui de renault et des fenêtres, nous allons réessayer le numéro non-stop, mais nous ne lâchons rien. Là, le problème, c'est que ce n'est pas une chaîne. Hein, donc, je ne sais pas s'il y aura un siège à appeler. Alors, moi, j'ai une petite précision à faire puisque ce jugement, je vous ai indiqué que l'entrepreneur n'avait pas pris la peine de se déplacer. C'est donc ce qu'on appelle un jugement euh, par défaut. Euh, il faut savoir que si vous ne signifiez pas cette décision par huissier, j'entends bien par huissier, dans les six mois, vous en perdez le bénéfice, il est, il est considéré comme nul et non avenu. Donc si jamais aujourd'hui... Non mais il a le temps parce qu'il est du, du mois d'avril. Est-ce qu'il l'a fait Il l'a pas fait, il a le temps parce qu'il est du mois d'avril. Donc si aujourd'hui nous n'arrivons pas à, euh, à convaincre ce monsieur, il faudra de toutes les façons que vous alliez le faire signifier par un huissier. Ah si mais vous, vous, vous avez entendu Renaud Alors, j'ai très bien entendu. Je me suis renseigné pour la signification. Euh, en, en fait, ce que j'ai compris, c'est que ça, ça avait un coût. Oui. Le coût était en partie remboursé par, oui. euh, par la société et une partie qui, qui était pour moi. Une petite. Une petite partie. Et, et en fait, que j'avais très peu de chance d'après ce que j'ai compris d'aboutir avec euh, avec euh, cette signification. Euh non Mais attendez, c'est pas dire, mais... le, le problème, c'est que vous n'avez aucune chance. Mais alors ça ne sert à rien d'aller au tribunal puisque ce n'est valable que si vous le signifiez. Donc quoi qu'il arrive, à partir du moment où vous allez au tribunal et que vous gagnez, il faut signifier sinon il ne vaut rien votre jugement. Vous comprenez Oui, oui, très bien. Donc très bien. il faudra le faire et après vous prenez un huissier qui va venir chez euh, dans la société Exactement. récupérer vos sous. Attention, il faut donc avoir un, un jugement valable, ensuite vous aurez peut-être un, un paiement spontané et ce n'est que s'il ne paie pas spontanément que là vous pourrez ou ne pas engager les frais de saisie. Mais au moins vous aurez un jugement valable. Nous allons attaquer encore un autre cas si personne ne répond dans une seconde sur l'antenne d'Hertel, c'est celui d'Alain. Cela fait des années qu'un poteau électrique se couche et abîme ah oui. ma maison. Il y a un an, on m'a envoyé un technicien. Et depuis, rien ne se passe. Je on me rappelle quoi très bien. Une catastrophe Le poteau est en train de tomber, tomber, tomber. Il a peur qu'il tombe soit sur quelqu'un, soit sur sa maison. La mairie dit, voyez, avec la compagnie d'électricité qui dit, c'est pas nous, etc. Nous avons déjà traité ce cas et il a avancé ce cas. Et donc, nous allons en savoir plus dans quelques instants en vous souhaitant le plus beau des week-ends. Merci d'avoir choisi RTL. Dans la bonne humeur, nous vous aidons chaque matin entre 9h30 et 11h. Alors appelez-nous au 3210. Allez sur Facebook, la page, ça peut vous arriver. La radio du bonheur, qui aime ses auditeurs, porte un nom, c'est RTL.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 Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. Nous allons revenir quelques instants sur l'histoire de Françoise qui achète, je vous le rappelle, des chaussures. Et là, la vendeuse va se prendre un peu le pied dans le tapis en faisant les montants. Enfin bref, au lieu de payer 178 euros, elle s'en prend pour 752 euros et rien ne se passe. Donc Marie, je vous ai envoyé en duplex, mais c'est juste incroyable. C'est une boutique qui ouvre à 10h et là, aujourd'hui, la boutique n'ouvre pas. Ah ouais, C'est la première fois que je reste aussi longtemps devant un magasin de chaussures sans acheter quoi que ce soit. Ça m'a toujours pas ouvert, Julien. Je suis planquée derrière une voiture juste en face. Voilà, 10h30 sonne à l'église de la petite rue où je me trouve et malheureusement le magasin est toujours fermé. Bon, écoutez peut-être qu'elle nous a identifié cette dame et qu'elle se dit, je ne vais pas ouvrir, c'est une possibilité infime mais elle existe auquel cas, bien, ne vous inquiétez pas Françoise, nous y retournerons lundi mardi, je ne peux pas croire qu'elle va fermer jusqu'au 15 août quand même cette dame ah, si vraiment elle avait de la suite dans les idées elle n'ouvre plus du tout son magasin euh, Vous me. Si, si, je ne pense pas que ça soit ça elle va arriver, elle a peut-être un petit retard, vous me faites une alerte dès que vous l'avez. Nous ouais revenir sur le poteau qui penche qui penche tellement qu'il pourrait finir par céder et donc nous avions alerté tout le monde et il y aura du nouveau dans une seconde mais là parce qu'on en a plus beaucoup parlé là depuis quelques jours hein, on va encore rendre hommage à l'équipe de france qui fait qui fait un très beau parcours deux matchs deux victoires là si on gagne le prochain on est premier du groupe Et la vie est belle. On va aller peut-être jusqu'au bout, les amis. J'y crois, en tout cas. C'est l'hymne des supporters. Pour supporter l'équipe de France, les supporters ont choisi Kiss I was made for loving you. des supporters de l'équipe de France, à l'instant qui sur RTL. Il est 10h33 et nous donnons la parole à Alain. Alain, bonjour. Bonjour Julien. Alain qui est passé sur l'antenne d'RTL. Voilà ce qu'Alain nous avait dit sur l'antenne d'RTL. Cela fait des années qu'un poteau électrique se couche et abîme ma maison. Il y a un an, on m'a envoyé un technicien et depuis, rien ne se passe. On attend quoi Une catastrophe Alors nous avions appelé différents à la mairie, nous avions appelé EDF et Sarah me signale, puisqu'elle s'occupe des cas tous les après-midi, qu'il y ait eu une réactivité ultra rapide de nos amis de ERDF, ex-ERDF, Enedis. Et nous avons Robin De Vaux geller le directeur de la communication qui est en ligne avec nous et qui voulait prendre la parole ce matin. Donc un, monsieur, merci d'avoir réagi aussi vite. Deux, merci d'être en direct avec nous sur RTL. Et trois, nous vous écoutons, vous êtes le bienvenu. Alain vous écoute. Bonjour Julien, bonjour à toute l'équipe et bonjour à Monsieur Bull. Euh, déjà, la première chose, nous sommes navrés pour l'attente et, et le désagrément de, de notre client. Euh, les équipes d'Enedis avaient déjà tenté euh, dans ce genre de cas euh, euh, habituel et de une, une, une, cette situation un geste technique. On avait détendu le câble entre les deux poteaux euh, mais on est navrés, donc ça n'a pas fonctionné. Ça suffit pas. Alors, euh, on va agir autrement. Euh, lundi, un expert est passé Euh, chez notre client, chez Monsieur Bulle, il a constaté les dégâts du mur. Donc j'ai deux bonnes nouvelles pour euh, pour ce client. La première, c'est que le mur sera réparé rapidement aux frais des d'Enedis. Et le deuxième engagement, c'est que dès maintenant, les experts euh, en région cherchent des solutions techniques. Alors c'est eux qui vont voir si on éloigne le poteau, si on enfuit le câble, donc ils nous diront euh, quelle est la solution y technique. Euh, mais d'ici euh, les six mois, les travaux donc vont être lancés et les difficultés rencontrées par ce client donc vont, vont disparaître. Merci beaucoup. Avez-vous entendu Alain Tout à euh, fait. Tout ça tout fait. vous convient Oui, oui, très bien. Très bien. Euh, eh bien, c'est super. Merci en et... tout cas pour cette rapidité, Monsieur de. Je si vous en prie, juste une toute petite pression, si oui. vous me permettez. Euh, c'est vrai qu'un poteau qui penche, on peut se poser beaucoup de, de questions, mais en tout cas, l'expert nous a assuré qu'il y avait eu aucun danger en termes de de danger électrique. Et ça, c'était important, en tout cas, en ce qui nous concerne. Bien sûr, bien sûr. La, bien sûr. Euh, la sécurité électrique, c'est vraiment une priorité en ce qui nous concerne. Merci, quoi. monsieur le directeur de la communication d'Enedis. Passez une bonne journée et vous m'appelez, Alain, dès que tout ceci est rentré dans l'ordre. Tout à fait. Merci beaucoup. Ben, vous voyez, quand on est entre gens intelligents, entre gens compétents, entre professionnels, entre gens qui veulent régler les problèmes, eh bien, ça marche. C'est le cas d'Enedis qui a fait, grâce à Monsieur Robin de vosges -Lair, un homme heureux. Cet homme heureux, c'est Alain. Alain, tenez-nous au courant. Il est 10h36. Oui, Alain Oui, alors, je tenais à vous dire euh, bravo, Julien, bien sûr, ainsi qu'à toute l'équipe. Et puis, vous qui faites des miracles, Julien. Oui. Est-ce que vous pouvez faire un miracle pour moi ce soir Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse ce soir, Robin Alain Non, non, pas, pas moi. Hein. Hein J'ai ma compagne qui est à Paris. Est-ce que vous pouvez vous assurer qu'elle prenne bien le train et qu'elle ne rentre pas lundi en me disant qu'elle a raté le train. Ah Donc elle est à ah. Paris, là, actuellement, c'est ça Oui, elle est à Paris, alors, alors elle, se vous. elle se trouve dans quel arrondissement exactement Elle est à la gare de Lyon. Bien, alors qu'elle y reste, j'envoie Hervé Pouchol ouais. sur place. Ouais. Elle va prendre le train, ne vous inquiétez ouais. pas, mais bien. vous allez la trouver légèrement différente à l'arrivée, vous verrez. Oh, je me doutais bien qu'il a encore marqué une... De... Ah bon. okay. non, il a envie que sa fiancée rentre. Voilà, un homme prévenant qui n'a pas envie qu'elle reste. Elle va venir, ne vous inquiétez voilà. pas. On lui fait un gros bisou Alain Pizza Merci. Tout, bravo. Mais oui, c'est oui. moi qui vous remercie. Alors nous repartons sur les chaussures. Les chaussures avec cette incroyable histoire d'une cliente qui rentre acheter des chaussures et puis on fait le, on lui rentre le montant là dans le petit terminal, on se trompe on lui dit attendez j'annule, je refais et puis on se retrompe, et Enfin, Elle est débitée de tout, c'est une catastrophe et rien ne se passe. Mais ce qui est fou c'est qu'on est allé en duplex devant une boutique qui est normalement ouvre à 10h, il est 10h37, je pense qu'on a été identifié c'est pas possible Marie. Bah Écoutez, euh, je ne pas. Il y a trois personnes qui sont trois dames qui papotent, dont la voisine de boutique de notre, euh, justement, notre vendeuse. Donc je me dis peut-être qu'elle fait partie de ces bah trois, -y, trois personnes, elles sont en train de papoter. Est-ce que vous voulez que j'y aille Allez-y y et vous demandez allez, y si va. elles font partie de, de, de la boutique. C'est parti, ouais, est tentons partie, ça, parce qu'on ne va pas terminé. y passer. On y retournera lundi, hein, vous me direz. Euh, c'est parti, je les approche. Et le lundi, c'est fermé. Bonjour mesdames, excusez-moi, euh, vous savez a vous la boutique à côté Ah, vous êtes la vendeuse Je me présente, Marie-Diane je suis journaliste pour l'émission de Julien Courbet et il m'en du duplex parce que vous avez une cliente qui n'a pas été remboursée de 100 euros. Est-ce que c'est possible qu'on en discute et qu'on voit avec vous Ouais, carrément Ah, c'est <rire> génial, parfait et, Voilà, non mais il y a, y a aucun problème, et... Euh, bah écoutez Julien, on va rentrer dans la boutique... Allez-y, on marque puis, une euh... petite pause, vous l'expliquez voilà. rapidement, de manière à ce qu'on démarre <rire> bon, la dégouche juste après... Dans la bonne humeur, en plus. Bon, tant suite. mieux Marie, qui n'écoute donc euh, absolument rien, mais elle a raison, elle est dans son truc, elle est contente, vous vous rendez compte comme elle a eu le nez Elle a vu trois personnes en train de discuter pile devant la porte, elle s'est dit... ah. Peut-être qu'il y en a une des trois qui travaille dans la boutique, elle y est allée, et nous avons quelqu'un. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour Françoise. Vous avez entendu, Françoise Bon, oh, et juste une petite manie. Pardon Françoise, vous m'entendez Oui, oui je vous remercie. Voilà donc très bien et alors je voulais vous féliciter Françoise sur le choix des chaussures j'aime beaucoup je viens de voir la photo des chaussures. Ballerine. il y a des petites ballerines il y en a Ballerine. il y en a des brillantes hein. Oui dorées euh, dorées oui. les ballerines en or. Ah, oui. hmm. Non en argent. En ah, argent oui. ah, non attendez entraînez-vous un peu et vous aurez l'or bientôt vous verrez Françoise ah, à tout de suite sur RTL. À tout de suite. RTL. RTL. Ici Bouvard, et si vous me téléphoniez au 3210 pour que nous refassions ensemble la France et le monde, nous nous appellerions par nos prénoms respectifs Ce serait formidable, non Allô Bouvard, demain, 11h30, sur RTL. Et si on parlait Renault services Non, belle-maman, je ne peux pas venir ce week-end, mes pneus sont usés, ce ne serait pas prudent. Pipo, pipo Pardon Bien essayé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 Hé, hey, vous m'entendez C'est moi l'oiseau du jardin. Oh, wow, je vole au-dessus des innovations conceptalu. Véranda, extension, abri de piscine et même des pergolas et en ce moment à des prix exceptionnels. Véranda conceptalu, innovation. Moi wow, aussi j'en veux. Voir conditions dans les points de vente de participants.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 Vous écoutez le 9h30, 11h sur RTL. sur RTL. Nous retournons à la boutique de chaussures. Marie, où en est-on avez-vous pu expliquer à cette sympathique vendeuse euh, le but de notre visite Oui, alors elle m'a accueilli avec le sourire. Elle m'a dit écoutez, Françoise est une super cliente. Ça fait 40 ans qu'elle vient dans la boutique. Mon but, ce n'est pas de perdre cette cliente. Et je vais vous la passer, Marion, parce qu'elle est d'accord pour vous parler. Et voilà, il y a des petits problèmes de trésorerie. Donc je vous la passe tout de suite, elle vous explique. Bonjour, Marion Bonjour. Soyez la bienvenue, c'est gentil de nous accueillir, oui. Mario. Donc oui. rien de grave, hein. nous avons bien compris oui. que vous n'avez oui. pas fait exprès. Mais oui. c'est vrai que la prof Françoise, elle est débitée, ça lui fait cher la chaussure. Tout à fait, ça lui fait un peu trop cher. Et euh, comme je disais à votre euh, collègue, euh, ça ne fait pas 500 euros, ça fait 574 euros. Et en fait, moi, ce que j'expliquais, c'est que je devais attendre euh, la fin des bilans. Pour pouvoir la rembourser, sauf qu'on a remboursé déjà une cliente où j'avais un petit euh, souci avec elle. Et euh, pensant que c'était Mme Taras, et finalement non. Et là, je me retrouvais... <rire> et là, je me retrouvais... Ah, t'écoutes <rire> Ah, là, je suis à l'antenne et tout le monde m'écoute <rire> Et euh, comme euh, j'étais un peu coincée à euh, niveau trésorerie, donc je voulais euh, lui payer la totalité euh, au plus, plus, au... Enfin, le plus vite possible, quoi. Donc, Mais vous bon. allez la payer quand, en fait, madame Alors, moi, ce que je vais faire, ce que je disais avec, avec euh, à, à Marie, je vais lui faire un premier chèque, comme ça, ça va la rassurer. Et euh, je lui enverrai euh, le deuxième euh, incessamment, sous peu. Ça comme marche. Ça, euh, que, voilà. alors... que mon intérêt, ce n'est pas de la perdre, euh, Madame Tarat. Je ne veux pas qu'elle soit fâchée contre moi. Non, non, mais il n'y a, y a, y a pas de, de problème. Voilà, Françoise, voilà. vous avez entendu Ça vous va Oui, j'ai entendu. Oui, oui. Bon, voilà, voilà, alors, voilà. Par contre, je compte mais... vraiment sur vous pour que le deuxième ne traîne pas trop. Hein. Vraiment, vraiment. Je vous dis, ce n'est pas dans mon, bon. mon intérêt de perdre Mme Tarat. Pour, aux bon. Alors, Madame Tarat, elle est contente, on fait comme ça Voilà, super. Vous avez une, une tante, Madame Tarata, qui fait de la musique, je crois, avec Nagui. C'est la fameuse Tarat Tata. Donc Françoise, je vous souhaite une bonne journée. Bon. Merci. Oh, allez. Elle vient de très loin, ça oh, dois là, le dire. C'était pour bonne. fêter l'événement. Ah, Marie, oh, je ne la connais pas. Oui. Marie, oui. Oui. <rire> bon, et eh ben tout est bien, qui finit bien, je vais essayer de voir si je peux récupérer un chèque tout de suite. Ça marche, merci beaucoup. Okay. Allez, et puis, merci, à et merci à Marion et Françoise, vous me tenez au courant un quand vous avez le premier chèque, deux quand vous avez le second. Merci beaucoup. à bientôt Marion, gros gros bisous et merci d'écouter RTL et c'est encore une histoire qui se règle dans le bon sens, dans la bonne humeur et des duplex quand il faut des duplex n'hésitez pas, contactez RTL au 3210 ou Facebook, la page ça peut vous arriver allez le dernier appel pour gagner un voyage, et pas n'importe quel voyage, un voyage sélectionné par Georges Bénadi, c'est à dire qu'il y a cadeau et cadeau, il y a des cadeaux il y a le temps pour Bénadi, et quand il y a le temps pour Bénadi, ça veut dire que c'est un vrai cadeau et ça c'en est un vrai, 82 village de vacances VVF. Autrement dit, si vous êtes campagne, nature, montagne, mer, vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous vous faites des amis. Il y a plein d'activités. Les gosses s'amusent autour de la piscine. C'est la Dolce Vita. 3210 touche numéro 2 Pour arriver sur le standard jeu Puis touche numéro 1 pour donner la bonne réponse Ou bien SMS Envoyer RTL au 74 900 Allez nous allons nous retrouver dans une seconde Sur l'antenne d'RTL, il y aura sûrement Le cas de Cécile, écoutez bien C'est une histoire de canapé électrique J'ai acheté deux canapés électriques d'une grande marque J'ai payé 3394 euros Tour à tour les moteurs des canapés Sont tombés en panne, depuis Le vendeur ne fait pas grand chose Et je me retrouve avec deux canapés défectueux 11h moins le quart sur RTL, il nous reste 15 minutes pour régler ce problème. RTL. Entrez le nôtre, le jardinier, une fidélité patriarcale récompensée. Son grand-père fut jardinier de Catherine de Médicis, puis son Stéphane, père... vous parlez fidélité Eh bien, chez Gamme la carte de fidélité donne droit le samedi 18 juin à moins 15% sur tout le magasin. Oui, moins 15%. Gamme Vert, le goût du jardin. Hors motoculture, conditions et magasins participants sur gammevert.fr Ne laissez pas quelques petites rides cacher votre joli sourire. En ce moment, en magasin, vous êtes satisfaite ou remboursée sur une sélection de produits anti-rides Nivea Q10. Et ça, ça vaut bien un petit sourire, non Offre soumise à condition sur les produits Nivea Q10 porteurs de l'offre dans la limite des stocks disponibles. Modalité complète sur Nivea.fr.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 McCartney. Le nouveau best-of de Paul McCartney. inclut Bend on the Run, Maybe I'm Amazed, Leave and Let Die et près de 40 tubes. Pure McCartney, le nouveau best-of de Paul McCartney. Avec RTL. RTL présente Résiste. Résiste, la comédie musicale de France Gall et Brooke Dawit. Une histoire émouvante et originale, rythmée par les plus grands succès de Michel Berger et France Gall. Dernière date au Palais des Sports de Paris. Informations et réservations sur musicale.fr un événement France 2 et RTL. Les bons plans au chant?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 Auchan, la vie que j'aime. Calibre 24-26, catégorie 1. Vous écoutez le 9h30-11h sur RTL. Et nous allons faire le rapido cas car il est 10h48. Voilà ce que nous faisons. 1. J'accueille Cécile. Cécile, bonjour Bonjour Problème de canapé électrique, 3394 euros, ça se bloque en position horizontale. Vous appelez aujourd'hui. Votre objectif, c'est que la boutique échange les canapés ou vous rembourse. Voilà, je l'ai fait à la rapide. Et maintenant, on va détailler en appelant la personne et en lui expliquant la situation avec un peu plus de détails croustillants. Nous allons dans le sud, Hervé Pouchol, à Saint-Laurent-du-Var. Oui, c'est dans le Var. En rappelant que je jouerai le one-man-show dans le golfe de Saint-Tropez le 27 juillet à Plan de la Tour. Plan de la Tour le 27 juillet. Venez vous m'arrêter en pleine heure en plus le soir ça va être top. Donc là nous sommes chez le vendeur de canapés où. L'un des vendeurs vient de prendre Bonjour. sa guitare. Il fait... Ah oui, Château Oui. Bonjour monsieur Julien Courbet à l'appareil, nous sommes en direct sur la radio euh, RTL. J'espère que je ne vous dérange pas. Je vous explique, je suis avec une de vos clientes qui aime beaucoup votre marque, Cécile Butti. C'est pour ça qu'elle est venue acheter chez vous un canapé euh, électrique. Et elle a des petits soucis, puisque je crois qu'il se bloque en position horizontale. Le SAV est venu. Combien de fois il est venu, Cécile Euh, il est venu deux fois. Voilà et aujourd'hui, il, il se passe plus rien, il se retrouve avec deux canapés défectueux et personne pour pour l'aider. Alors est-ce que on peut faire quelque chose, lui échanger, la rembourser, enfin avancer dans le dossier tout simplement mais il faut qu'elle avance sur son dossier de service après-vente. Il faut qu'elle aille sur le sur le le, le site internet www.serviceart.fr. Mais elle a dû le oui, faire puisqu'ils sont, ils sont venus pas. deux fois. Ils répondent pas apparemment monsieur et ils sont venus déjà Vous deux fois. envoyé des mails, elle est en En, comment on dit Elle n'est pas sur place et ils me recontacteront. Qui, qui ça n'est pas sur place la cliente est La personne, elle s'appelle Vanessa. Il y a quand on envoie un mail, ça revient qu'elle est en déplacement et que voilà. Alors est-ce que vous vous envoyez bien un mail au bon numéro De toute façon, quand j'ai été livrée, je vous ai envoyé un mail. Comme Quoi déjà Le canapé n'était pas conforme puisque déjà les assises n'étaient pas symétriques. Alors, Donc, c'était même pas vous du vous SAV, c'était te... que le canapé, il n'était pas du tout conforme à, oui. ben, là, à la Madame, Je vais vous donner le numéro du... du... La petite, on a eu un retour. Oui. Alors, il y a ça. une dame qui, apparemment, derrière vous, connaît le dossier. Qu'est-ce qu'elle qu qu dit, exactement Oui, qu'il y a eu un retour à, à l'usine. Oui. Non. non. A Elle n'a pas eu de retour, puisque... Attendez, attendez. Je vous, je vous passe directement. Oui, on va gagner Elle... du temps. Super. Que... Alors, il y a la dame de Château d'Axe qui va nous répondre. Allô Vous me parlez, madame Pendant ce temps-là, vous essayez ouais. d'avoir le service après-vente Vous me ferez une alerte si vous avez quelqu'un. Je suis quelqu pour l'instant. Oui, oui, bonjour madame, Julien Courbet, nous sommes en direct sur la radio RTL. Alors en est-on avec euh, le canapé de Cécile <rire> Bonjour, je suis la responsable du magasin. Eh bien, euh, après euh, échange avec notre service après-vente, euh, nous avons eu l'accord de l'usine. Donc c'est vrai qu'il y a eu un certain temps euh, en ce qui concerne les échanges entre l'usine, le service après-vente et le magasin. Et la bonne nouvelle, c'est que son canapé va retourner à l'usine. Le plus tôt possible. Alors, ah le canapé oui, va retourner... C est, c est, oui. Je ne sais pas si c'est la nouvelle qu'elle attendait, parce que comme elle l'a depuis le 25 janvier... Cécile, est-ce que ça vous va, déjà Qu'il retourne à l'usine pour être refabriqué oui, pour être refabriqué et rendu conforme. Ah bah oui, non. Il va être... En <rire> fait, ils vont l'envoyer à l'usine y pour que, même, que ça soit y pire. Il y a quand même le deuxième qui ne marche toujours pas. Parce que c'est les deux qui ne marchent pas. Qui va être renvoyé à l'usine, madame tout oui, est renvoyé en bon. la alors, du du fabricant. Que je Cécile, Cécile écoutez-moi nous lui prêterons un canapé Voilà. Pas soit. voilà. parfait, donc Cécile alors, on va tu... vous prêter un canapé, ils vont oui. venir le chercher la seule chose, et bravo à Château d'Axe qui prouve le sérieux, <rire> vous allez vous occuper de tout ça simplement, <rire> oui. je, je vois que vous êtes de très bonne humeur madame, et je m'en réjouis c'est avec des gens comme vous qu'on passe de bonnes journées des gens qui ont entendu, le sourire aux lèvres et de non pas des gens nous sommes là pour toujours trouver des solutions juste, est-ce que vous pouvez lui donner une petite date parce qu'honnêtement, avec le service après-vente, ça c'est pas ça n'a ça pas ça, beaucoup bougé. Hein. Alors, ça n'a pas beaucoup bougé parce qu'on a des délais administratifs, procéduriers, un petit, peu, un petit peu long Mais je peux vous garantir qu'ici, au niveau du magasin, nous avons fait le maximum. Non, mais pour... madame, Madame, voilà. comprenez juste une chose. Je, je, je suis persuadé que vous faites tout ce qu'il faut et que vous vous battez ouais. pour ça. Mais il y a des gens qui nous écoutent qui vont peut-être rentrer dans une boutique de Château d'Aix oui. pour acheter un canapé. On ne peut mmh. pas leur dire, on fait tout ce qu'il faut, mais il y a une lenteur administrative dans le groupe mmh. qui fait que ça ne se passe pas. Donc, engagez-vous sur une date. Comme ça, ça rassure tout le monde. Une date pour. pour le est... ou oui, pour... de nouveau son nouveau, non, son nouveau pour, pour aller le chercher, l'envoyer à l'usine et qu'il revienne, ah, à votre avis. Alors, ça, le, le, le bon de retour usine, nous l'avons vu, nous l'avons reçu hier. Merci. Ensuite, c'est une question de disponibilité de transport. Donc, je m'engage, courant de semaine prochaine, à venir lui chercher ses canapés, lui proposer un canapé de prêt en attendant que les canapés soient repartis à l'usine dans le prochain Super. canapé. Super. Ça vous va, Cécile Voilà, ça va. Allez, on fait et comme reviendront... ça. Bon, j'ai combien de temps pour avoir des nouveaux canapés Ah, là, c'est encore autre chose. L'usine ferme euh, à peu près euh, là, vers le 10 août pour des vacances. Je vais négocier avec eux pour qu'on l'ait juste avant leur fermeture. D'accord. Vous Je me tenez au courant, Cécile. Euh, Sarah va vous appeler cet après-midi. On fera un point régulier au début d'été pour savoir où vous en êtes avec Châteaudax. D'accord. D'accord. Allez, merci Madame Amat. Et faites au plus vite. Et nous, aussi, on tient en courant avec vous. Jo, ok, pas de soucis, une bonne Vous aussi, au revoir Bon, <rire> au revoir. Cécile, ils vont faire au plus vite, mais de toute façon, nous, on va faire un point toutes les semaines avec euh, Château d'Axe s'il faut passer par le siège et le constructeur, on passera par eux mais c'est vrai que vous ne pouvez pas attendre le mois de septembre pour avoir votre canapé Je suis d'accord, d'autant plus que moi, je rappelle encore une fois que le délai donné par la loi pour mettre fin à une, un défaut de conformité c'est 30 jours ah oui. alors c'est vrai que ça doit être un peu flexible le vendeur ne peut pas être aussi régulier que ça, mais quand même là depuis janvier, moi je suis désolée, non, mais... ce fabrique ne permet pas à son revendeur de respecter la loi française, c'est bien regrettable. Nous avons eu une alerte sur un autre dossier, lequel je crois que c'est Marie qui est en duplex avec nous toujours pour les chaussures. Marie, que se passe-t-il Eh bien écoutez Julien, le dieu de la mode nous a entendus. Ça y est, je viens de récupérer la moitié de la somme que la vendeuse devait donc à notre amie Françoise. J'ai un chèque entre les mains. De 287 euros Elle m'a promis d'appeler Françoise dès cet après-midi Et de faire le deuxième versement au plus vite Donc ça se finit plutôt pas trop mal Cette histoire et vraiment C'est rare qu'on soit aussi bien accueilli Et la, la vendeuse était vraiment très charmante Elle m'a expliqué que c'était un peu la galère en ce moment mais que, voilà, Françoise était une très bonne cliente et que ça, elle voulait vraiment que ce soit dit à la radio. Euh, Françoise n'est pas en, en ligne, donc euh, elle n'a rien entendu, donc vous pouvez peut-être garder <rire> l'argent et aller oui vous éclater ce week-end. Oui, On tout ne tout donnera bien. rien à l'auditrice car nous sommes comme ça dans cette émission. Parfait, merci beaucoup Marie, merci. Mais pendant... j'arrive. A bientôt, enfin, notre vie privée <rire> ne, ne, ne, ne regarde personne oui, Marie. Hervé, <rire> vous, pendant cela, vous étiez avec le service après-vente de Château d'Axe. Oui, je suis toujours en, en ligne avec le service après-vente de Château d'Axe, qui est en train de vérifier Information parce que chez eux, le dossier n'est pas clôturé, donc on avance. Et petite précision, je vous ai dit une bêtise dans la précipitation tout à l'heure, Saint-Laurent-du-Var, c'est dans les Alpes-Maritimes, c'est juste à côté de Nice, et le centre commercial s'appelle 43000, voilà. Ah oui, non mais je voulais rectifier l'erreur, je vous ai dit que c'était dans le Var. Oui <rire> Je ne sais pas s'il si faut parler derrière, y je y ne sais truc, pas. Il y a un truc, il y a, il y a mais bon, peut-être un nouveau syndrome, une oui, maladie, vous pas. savez, qu'on ne connaît pas encore, le, le syndrome de la pouchole. On va voir. Nous allons, si vous le voulez bien, alors, maintenant, alors, faire gagner un séjour VVF Vacances. Merci d'avoir joué avec nous. Qui va tirer le gros lot Qui va partir avec sa famille Tout frappait. Euh, passer une semaine dans un des 82 villages. Ça sonne, nous allons voir où. Nous allons avoir en ligne. Allô. Allô, bonjour. <rire> bonjour, Julien. Comment elle va, Angélique Je vais super bien. Plus je vous ai au téléphone. C'est génial. Super. Angélique, elle a deux enfants. Ils s'appellent comment euh, Vivian et Lily-Rose. Bien. Et ils ont 6 et 10 ans, c'est ça Tout à fait, c'est ça. Et elle a un mari Oui, elle a un mari. Il s'appelle comment, le mari Eh bien, on n'a pas cherché loin. Vivian. Ça s'appelle Lilian aussi. Bon, alors, Angélique, eh ben, ça serait bien de partir en vacances, peut-être, avec toute la famille. Euh, ce serait trop, trop bien. Eh évidemment. bien, ça y est, c'est fait. Vous partez ah une semaine pour retrouver ah la vraie vie de village avec les journées d'activités, les jeux, les enfants vont s'éclater. Vous choisissez la mer, la montagne. Oh là oh, oh, oh, oh, c'est génial. Merci, RTL. Merci, Julien. Je suis trop, trop, trop contente. Moi clair. aussi, ma Angélique, ça fait plaisir de vous faire plaisir. Merci à BVM je... Village. Je vous fais un énorme bisou, Angélique. Je vous mets un Petite carte là, postale, vous... hein, 22 rue Bayard, de là-bas. Signé avec les petits, je ok Je vous fais oui, des bisou. grands bisous. Bisous. Éclatez-vous bien. Bon, Ça mesdames et messieurs, point info, il s'est passé un maximum de choses ce matin. Nous avons bien clôturé la semaine, grâce à nos avocats, grâce à nos négociateurs. Le point sur tous les cas, c'est la Minute Info. Nous avons commencé avec Déborah. Voilà ce que nous a dit Déborah tout à l'heure à 9h30 dans le 9h30-11h. Mon frère est paysagiste et il a acheté un camion indispensable pour son métier le 4 mai dernier. Celui-ci est tombé en panne après 80 km. Depuis, le vendeur s'est engagé finalement à faire les réparations dans les plus brefs délais. Mais on n'a aucune nouvelle depuis des semaines. Pendant non. ce temps, mon frère doit transporter tout son matériel dans une petite voiture. L'histoire est réglée, Hervé Pouchol. Oui, le garage, le garage Chaudagne Automobile a démarré les travaux aujourd'hui. Françoise nous a dit ceci. J'ai acheté deux paires de chaussures, j'aurais dû les payer 178 euros. Mais comme la vendeuse a fait des erreurs avec ma carte bancaire, cela m'a coûté 752 euros et j'attends depuis sept mois ce remboursement. Le chèque est là, nous l'avons récupéré. La moitié, le deuxième versement aura lieu le mois prochain et à l'instant vous avez entendu le canapé. Ça y est, on vient récupérer les canapés de Cécile et on les répare, on les renvoie en usine RTA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 Toujours vivant, Renaud, l'album, toujours la banane, toujours embrasser un flic entre nations et république, j'ai embrassé un fric, ça change des coups de tric. j'aurais pas cru il y a 30 ans, Renaud, l'album incontournable, avec RTL.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 Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime. Je vous retrouve tous les jours de 14h à 15h sur RTL pour l'heure du crime, avec mes invités, enquêteurs, magistrats, avocats et journalistes. Je vous raconte les grandes affaires criminelles d'hier et d'aujourd'hui. Rendez-vous à 14h, l'heure du crime sur RTL. Merci aux avocats, Maître Decomont, l'avocat spécialisé dans le PV et le radar. Ah, à bientôt. À bientôt Merci Maître Féloneau, <rire> Hervé Pouchol et toutes les équipes d'Alain Hazard. Sarah va suivre tous ses dossiers, Marie était en duplex, Germain était assis à côté de moi et me souriait. Et ça m'a <rire> suffi pour faire une bonne émission. Dans quelques instants, c'est <rire> Stéphane Bern qui sera là, à la bonne heure. A ce soir, dans l'émission Touche pas mon poste, que j'animerai si vous voulez voir à 11h. Eh bien, ça tombe bien, il est 11h. On l'animerait à 19h d'ailleurs. Ça sera mieux. Je suis troublé par Anne Lehenneuf qui vient de nous rejoindre pour l'information Bonjour Anne Bonjour Julien, bonjour à tous La cérémonie d'hommage national aux deux policiers assassinés lundi par un djihadiste à Magnanville dans les Yvelines Elle est en cours devant la préfecture des Yvelines à Versailles Les policiers sont venus par centaines se recueillir devant les dépouilles de leurs deux collègues François Hollande, le chef de l'état, est en train de leur rendre hommage Deux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur Qui ont succombé parce qu'ils avaient fait le choix périlleux de nous défendre. Deux fonctionnaires qui ne cherchaient ni gloire, ni honneur, mais qui faisaient leur devoir avec discrétion et rigueur. Deux héros du quotidien. Un homme et une femme qui partageaient la même vie, qui avaient fondé un foyer et élevé avec amour leur jeune fils Mathieu, âgé de trois ans. À tous les policiers rassemblés dans cette cour et plus largement à toutes les forces de sécurité qui nous protègent, je vous exprime notre soutien, notre confiance et notre reconnaissance pour la mission exigeante, difficile que vous remplissez avec dévouement et professionnalisme. L'hommage national de François Hollande à Versailles, dans les Yvelines, les obsèques de ces deux policiers assassinés seront célébrés lundi prochain à Pesna dans l'Hérault. Un homme a reconnu avoir déclenché l'incendie d'un immeuble à Saint-Denis le 6 juin dernier, incendie qui a tué cinq personnes. L'homme de 35 ans arrêté à Paris squattait un appartement dans cet immeuble. Il a mis le feu avec une bougie mais n'avait pas l'intention de tuer des gens, a-t-il expliqué aux enquêteurs qui l'ont arrêté avant-hier à Paris. Le blocage encore est toujours sur la loi travail Le gouvernement et la CGT ne, qui se sont rencontrés ce matin n'ont pas trouvé de consensus Le gouvernement va regarder les propositions que la CGT lui a remises mais ne retirera pas les articles qui fâchent le syndicat Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT n'avait pas rencontré la ministre Miriam El Khomri depuis le début du mois de mars En Irak, l'armée régulière est entrée aujourd'hui dans le centre-ville de Fallujah et a repris le QG du gouvernement aux djihadistes du groupe État islamique. Les combats font rage dans cette ville depuis plusieurs jours football au programme du jour de l'euro Italie-Suède à 15h à Toulouse République Tchèque-Croatie à 18h à Saint-Etienne et ce soir Nice accueille le match Espagne-Turquie à 21h la question du jour sur RTL porte sur cet euro 2016 et la voici, Paul Pogba doit-il s'excuser Après son bras d'honneur, votez sur www.rtl.fr. Le résultat dans RTL midi. Le temps pour cet après-midi, pas de changement après une matinée assez calme. Les averses vont reprendre dans l'après-midi sur une bonne partie du pays. Des averses parfois fortes et orageuses avec de la grêle entre les Pyrénées, le Massif central, les Alpes et le Nord-Est. Ce sera plus calme et ensoleillé près de la Manche et en Méditerranée. Les températures restent plutôt fraîches pour euh, cette mi-juin. De 16 à 26 degrés, 16 au Havre, 18 à Brest, 19 à Lille. 22 à Paris, 24 à Marseille et 26 à Bastia. Bonne route avec Top Garage, 800 professionnels pour l'entretien de votre auto avec la garantie constructeur préservé. Les courses ce soir en Nocturne à Vincennes, voici les pronostics de Bernard Glass pour le Quintet Plus. 9, 3, 16, 6, 10, 4, 15 et 8. La dernière minute de Bernard, c'est le 16... Aux de Père. 11h et presque 4 minutes sur RTL. Très bonne matinée à tous. C'est l'heure de retrouver Stéphane Bern. Naturellement, on retrouve Amélie. Pour faire un point sur l'actualité, nous nous plongeons dans à la bonne heure. Et eh bien sur RTL avec tous nos invités, Garou et Slimane. Merci à tous les deux. Et on va parler de la fête de la musique, évidemment. Mais justement, je vais vous présenter mes petits camarades. Sa fête de la musique est quotidienne. C'est son réveil matin qui sonne à l'aurore pour qu'elle oh, puisse lire si toute bien. la presse régionale. Elle nous dira tout ce qui est arrivé près de chez vous. Adeline François. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Adeline. Je vais vous parler d'un concours d'arbres. Oh. Ah, oui. Est-ce que vous avez, vous, un arbre préféré Oui, bien sûr. Eh bien, il va falloir les lire. Mmh. Ah, ah oui, ah, bon. ah, compliqué, ça. Hein. Ça me branche. Ouais. <rire> J'étais sûre que ça vous branche. Et il, nous <rire> il nous sonnera les cloches avec ses maillots express. Régis Maillot. Bonjour à tous. On va peut-être chanter faux avec Eric Dussard. Bonjour, bonjour à tous. J'ai une bonne nouvelle. C'est quoi C'est mon choix C'est mon choix ouais. et reconduit l'an prochain. Ah là là là là, Chouette bon. Alors, Ouh. on s'écoutera quelques grands moments et notamment cette femme d'une Un propre propreté inouïe qui se douche une fois par semaine. On aura juste le son, on n'aura pas l'odeur. Ah C'est la chance. Ouais. Pourquoi il faut se doucher plus <rire> je vous non, une, pas pas plus. une fois par